Et bonjour tout le monde, bienvenue dans la boîte à gants, vous écoutez Radio No Culture, oui Et aujourd'hui, comme tous les mois, on va discuter de choses et d'autres qui nous ont fait euh, euh, plaisir. Le mois dernier qu'on a découvert, généralement le mois dernier, déjà parfois c'est un peu plus, on va pas se mentir. Euh, et aujourd'hui, malheureusement, euh, R.I.P. Bichente ne peut pas venir parce qu'il a des obligations euh, d'une autre nature, je sais pas lesquelles il nous a pas dit d'ailleurs. Oh, c'est un lâcheur quoi. Oui voilà, c'est un gros gros lâcheur, euh, c'est pour ça qu'on va faire une spéciale euh, punk avec Sex Pistols. Et euh, la la pouille. Pouille. et non, c'est pas vrai, évidemment, c'est pas vrai. Euh, comme d'habitude, euh, on a chacun choisi euh, un sujet euh, et on va vous en parler. Et puis vous avez peut-être déjà reconnu sa voix. C'est Seb qui est avec moi, ça va Bien et toi Ben ma foi, ça va pas mal du tout. Aujourd'hui, on sera en tête à tête. Mais si on aura une invitée de, de dernière minute Ouais, Qui viendra un peu plus tard pour, pour le jeu de la fin Le dragon Voilà <rire> et, euh, et donc bah, comme d'habitude on va présenter euh, un objet culturel Que nous avons apprécié chacun euh, le, le mois dernier Et ça s'appelle la boîte à gants et c'est parti On est sur Radio No Culture, on va découvrir ensemble qu'est-ce que Seb a apprécié le mois dernier, qu que, de quoi es-tu venu nous parler euh, ben Alors je suis venu vous parler d'un... Euh, moi je l'ai découvert via le compte Instagram, c'est aussi une chaîne YouTube mmh. euh, qui s'appelle L'Esprit Critique ouais. et euh, ça fait un petit moment que je les suis, ça ne date pas que du mois dernier, mais euh, là je l'ai trouvé, euh, comment dire... Euh, Euh, plutôt intéressant suite euh, aux euh, dernières déclarations de notre nouveau euh, ministre de l'Intérieur euh, euh, Rutaillot c'est ça non euh, Oui, Retailleau, Retailleau, André, truc Hervé, Retailleau Ouais, j'ai je pas les noms encore. Euh... Je crois que c'est Hervé, Hervé il me semble. Voilà. Et, euh, euh, qui et ils m'ont aidé, en fait, à décrypter son euh, discours de, de prise de fonction de Premier Ministre. Ah non, de Premier Ministre, alors euh, de, Pardon, de Ministre de l'Intérieur. Ah. Voilà. Premier Ministre, c'est euh, Michel Barnier. Ouais, oui, Michel Barnier. Je Michel Barnier. des parce que ça n'a pas duré longtemps. Donc là, on, on saura exactement quand cette émission a été enregistrée. Parce que je, euh, je sens que ça n'a pas duré longtemps, le Michel Barnier, là. Ouais, ouais Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Bon, bah, je sais, je sais pas du tout, puis de toute façon, là, là on en est un point en fait, je sais pas où, mais euh, au euh, euh, j'ai l'impression que c'est un swap opéra tu vois. Euh, mm -hmm. Bon, bref. Et euh, euh, donc, je... Pour ceux et celles d'entre vous qui, a, qui ont entendu le, le, le discours d'intronisation de, de notre cher ministre de l'Intérieur, où il parlait de, des lois, d'état de, de droit, ceci, cela, mm -hmm. euh, moi je l'ai entendu, enfin, c'est la langue de bois de, de, de, de, de politique, tu vois. Il a fait une énorme sortie sur l'état de droit, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, mais j'entendais qu'il y avait un truc qui clochait, mais je, je savais pas dire quoi, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et justement, cette ce chaîne, euh, l'esprit critique, euh, ils sont là, enfin, c'est ce qu'ils ont voulu faire quand ils l'ont créé, c'est euh, décoder tous ces, euh, toutes ces choses-là pour, euh, en fait, euh, ils portent, le titre de leur chaîne porte bien son nom, c'est pour nous amener un, un esprit critique, en fait, nous, nous détailler la chose, nous la, nous la faire comprendre. C'est quoi le terme Déjà, c'était pour l'amener. Euh, un truc très compliqué pour le faire comprendre simplement euh, la euh, vulgarisation euh, voilà euh, sans être trop vulgarisation mais c'est pour le, le voilà euh, pour te le faire comprendre plus facilement ou quoi et euh... Et du coup, j'ai pu comprendre euh, la connerie que nous sortait notre euh, ministre de l'Intérieur, ouais. où en gros il disait que euh, s'il fallait euh, on ferait des lois qui seraient contre l'état de, de droit. L'état de droit, en fait, c'est Comment s'appelle C'est ce qui, ré, qui, qui régit nos lois, quoi. Voilà. C'est l'idée que l'état est soumis à la loi. Ouais, Donc, voilà, c'est ça. Pour faire simple. Voilà, pour Con, faire simple. Contrairement à, euh, contrairement à Corée du Nord, où là, le chef, il fait ce qu'il veut. Ou voilà. contrairement à la, au, <rire> Poutine, qui est censé euh, suivre la loi mais qui n'a rien à péter. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, donc, en gros, il nous disait que s'il fallait faire des lois pour satisfaire le peuple français ouais, est... Euh, mais qui allait à l'encontre de l'État de droit, euh, il ferait quoi. Et là, j'ai fait euh, merci l'esprit critique et, là, et euh, de m'avoir fait comprendre et, euh, et je me suis dit... Ah ouais, là, on, là vraiment, on part en couille quoi. Mais c'est la porte ouverte à. à, les à on, on fait ce qu'on veut quoi. Voilà, c'est ça. On fait ce qu'on veut tant que c'est au nom des Français, au nom, de, au nom du peuple. Sauf qu'au nom du peuple, ben, on le voit bien là avec l'Assemblée la, nationale qu'on a que le peuple il n'est pas du tout d'accord ben... entre lui-même. Ouais. Donc euh, personne ne peut se prétendre dire je fais ça pour le peuple et faire des lois illégales du coup. Enfin, faire des, ben oui, c'est ça. Pas des lois légales mais des actions illégales puisque l'idée que l'état de droit n'est pas, euh, pas absolu, ça veut dire qu'il s'autorise à faire des choses illégal, euh, pour simplifier oui. c'est vraiment exactement ça, Ah c'est ça, oui. s'autorise à faire des choses illégales au nom du peuple français qui bah, lui a a priori rien demandé d'ailleurs ouais voilà c'est ça, et alors bon, pour revenir quand même à la chaîne, et euh, bon là j'ai parlé de ce moment là parce Donc, que vraiment là, ça m'a à, à été décrypté Alba c'est une chaîne Youtube ça euh, L'Esprit bon. Critique Voilà, c'est une chaîne YouTube euh, où ils font des formats plus courts sur, euh, sur Insta, donc du coup ouais. de, euh, des formats longs qu'ils font euh, sur YouTube. Et le but du jeu c'est justement de décrypter euh, l'actualité, justement les discours politiques et tout ça, euh, pour euh, les vulgariser. C'est pas forcément les vulgariser en fait, c'est vraiment décortiquer et t'expliquer en fait, euh, derrière toute cette langue de bois, qu'est-ce qui veut dire vraiment Euh, dans le fond, euh, il décortique la forme en fait pour pouvoir euh, que tu comprennes le fond. Et, euh, et j'aime beaucoup le ton, le, le, le style ou quoi. Enfin, ils sont deux à faire ça. Euh, voilà, mais. Ouais, les... Alors, j'ai annoncé Alexis Bellas ou Bella, je ne sais pas. Il y a un la fin euh, qui, qui écrit les textes et qui présente. Euh, voilà. Et derrière la technique, c'est Nathan Robinot. C'est ça, voilà. Et euh, je trouve qu'ils font un travail fantastique les deux parce que euh, c'est super calice qu'ils proposent. C'est très pro. Tout de suite, moi, euh, du coup, je suis allé voir un peu, donc, euh, voir un peu dans les datas de, de la chaîne. Il y a marqué 2020, mais la première vidéo que j'ai trouvée c'était 2022. Donc c'est vraiment pas vieux. Euh, et en fait, dès la première vidéo, c'est euh, hyper beau. L'image est belle, le son est nickel, euh, même le, tout, tout le cadre est très très pro déjà, et euh, donc ça commence déjà tout de suite, c'est une ambiance très ambiance. C'est ça, et puis euh, j'aime beaucoup parce qu'ils euh, proposent aussi des formats euh, où ils répondent aux questions des, euh, des followers, enfin, voilà, des, des gens qui les suivent et tout ça, et, euh, mais ils répondent vraiment à tout, alors des fois ils disent « non, celle-là va, va pas répondre », Et ils expliquent pourquoi, parce qu'ils veulent garder euh, euh, être impartial, essayer d'être impartial. Alors, il, il le dit honnêtement, on ne peut pas être totalement impartial, parce que oh, chacun... Oh, oh, on ne a... peut pas se mentir, les mecs sont de gauche. Et mais euh... mais ce n'est pas parce qu'ils sont de gauche qu'ils ne vont pas essayer d'objectivement décrypter ce qu'ils. se passe. Le, il le dit clairement, à un moment donné, sur une vidéo de questions-réponses, euh, que bon, euh, chacun euh, des deux a ses opinions et tout ça, ils sont plutôt de gauche effectivement, mais ils essayent euh, dans la mesure du possible de ne pas pas faire valoir leurs propres opinions pour être le plus impartial possible ou quoi mm -hmm. que ce soit ils admettent que malgré tout ben bah, euh, forcément hein. Euh, voilà euh, euh, un peu mais ils essayent de faire un maximum attention à ça et ce que j'apprécie et parce que ils vont il euh, y a des moments ils ont parlé de je sais pas de, de certaines personnages politiques de droite tout ceci ou cela mais à aucun moment tu sentais euh, des objections envers euh, parce qu'il était de droit ou quoi que ce soit euh, non, ils essayaient d'être vraiment professionnel carré euh, euh, voilà. et j'aime beaucoup son, son ton, sa façon de s'exprimer de, de, des vannes aussi qui passent en mode il est hyper sérieux es, en plus il regarde bien en face de la mm -hmm. caméra et, puis ça, et là il te sort une petite vanne qui passe comme ça, crème tu vois. j'adore et euh, je trouve que euh, ça fait du bien un peu dans le, le paysage euh, euh, fr français, enfin de, de, de du journalisme, de l'information, quoi que mm -hmm. ce soit, parce que.. On en parle souvent de, de tout ce qui est... On est bourré de fake news, de, de choses qui... Même aujourd'hui, enfin ça fait des années, hein, que même les censés journa journalistes là, euh, font tourner des fake news sans avoir vérifié la véracité de, de, de la chose mmh. avant. Quoi. Et là, eux, ils prennent le truc, ils, prennent, ils décryptent ou quoi que ce soit, alors oui, ils ne font pas un sujet euh, tous les jours ou quoi. Ça, ça l'avantage du truc, c'est que les, les, les, justement les journalistes en question sont poussés par leur... Euh Euh, Leur le rédaction, ce n'est pas, pas dans la rédaction, c'est les, les, par les actionnaires derrière à faire du contenu le plus possible. Et quand tu dois en faire le plus possible, tu n'as pas le temps de faire bien, tu n'as pas le temps de, de vérifier la source, etc. Euh, c'est pour ça que les, le fait que les milliardaires soient derrière les plus gros médias est, est très critiqué. Parce que du coup, si l'objectif c'est la rentabilité, ben, la qualité, elle passe, euh, elle passe euh, au travers. Et eux, ouais, ils ont pas sorti tant de vidéos que ça. Quoi. Bon, je dis ça en fait. Du coup, si c'est que depuis 2022, donc depuis deux ans, il y a quand même une petite, euh, un petit rire. Euh, mais voilà, tu sens qu'ils prennent le temps de réfléchir, ce qu'on dit. Parce qu'en plus, c'est pas seulement de l'information, c'est de la réflexion aussi sur cette information-là ou sur comment elle est présentée. Euh, donc, voilà, ouais. Et moi, j'ai regardé juste quelques vidéos qui étaient passées, un peu comme toi, sur Instagram ou sur YouTube, je sais plus. Il serait sympa, c'est posé. Euh... Non, c'est cool, j'avais jamais... Mais il t'amène à réfléchir, à avoir l'esprit critique. Euh, voilà, leur titre est super bien trouvé. Euh, vraiment dans, ce, dans, le bon, dans le sens du terme, hein, critique, c'est-à-dire euh, d'avoir euh, plusieurs euh, points de vue, enfin de, de voir tous les points de vue, les opinions que ce soit, et réfléchir par toi-même et de te faire ta propre opinion. Et, et je trouve ça très très intéressant, surtout aujourd'hui où on est... Euh, Et en ce moment, on est dans un monde, enfin une France très très arrêtée. Enfin, euh, c'est ça, ça, non, c'est la faute de lui. Non. Enfin, voilà, c'est à un moment, euh, on manque un peu de ça, de se mettre un peu à la place des autres, de réfléchir, de ah ouais, mais attends, pourquoi il a réagi comme ça, ou pourquoi il, a, il, a, il se passe ça ou quoi Essayer de, euh, voilà, mettre un peu de compassion ou quoi que ce soit, et d'esprit critique. Et je trouve très très intéressant ce qu'ils proposent, donc euh, c'est pour ça que je voulais en parler euh, ce soir. C'est pas, un, euh, pas une chaîne, c'est pas de la culture quoi, enfin quoi que. Est-ce que la politique c'est de la culture Oui, ça peut pas. Euh, ça je peut... pense qu'on peut faire débattre des gens pendant, pendant deux ans. Ah en fait. ouais, voilà, c'est ça. Mais euh, je trouve que oui, parce que ça, ben, voilà, ça fait partie. Euh... Enfin, on a, euh, euh, on a une histoire euh, française de politique qui est quand même assez riche, donc. Euh, je pour quand même permettre de me dire que ça rentre dans la culture, quoi, voilà. Mais, euh, et puis pour changer un peu, merde, parce que je me suis dit, bon, euh, voilà, parce que mm -hmm. c'est bon, on va pas parler de poya et de Punk, euh, toutes ah, les deux on, émissions, on, quoi. On le fait tout le temps, c'est bon, quoi. Ouais, ça suffit, quoi. Euh, pour ajouter un, un nom en plus, il euh, y a un streamer qui s'appelle Jean Massier, qui fait un peu la même chose, en fait, pas exactement la même chose, mais qui, bon qui, à mon avis, il n'a jamais lui avoué quoi que ce soit, à mon avis, il est plutôt de gauche, euh, mais il s'est toujours bien gardé de le dire, etc. Parce que son but, c'est un peu d'expliquer, de vulgariser, euh, pas, pas sur cet aspect de, de, de forme, mais plutôt sur la forme, euh, comment ça marche les institutions euh, françaises, parce que c'est le bordel, euh, l'Assemblée nationale, comment ça marche, c'est quoi les listes parlementaires, c'est quoi les groupes, c'est quoi tout ce bordel Et donc Jamassier c'est un streamer Donc vous pouvez le retrouver sur, sur Twitch Et les rediffusions sur Youtube aussi et euh, il a aussi une émission qui s'appelle Backseat qui est sur Twitch en direct et qui est rediffusée sur Youtube également euh, et donc voilà si vous voulez euh, un peu compléter euh, compléter l'esprit critique euh, Jean Massier c'est hyper intéressant aussi il va, il va expliquer les, les points de vue euh, de de chaque euh, chaque partie quand il y a un litige et pourquoi ça marche comme ça, euh, pourquoi est-ce que est-ce que voilà euh, est-ce qu'on n'oblige pas Macron à démissionner par exemple bah, parce que ça marche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et pourquoi il y a très peu de chances que ça arrive etc et, et donc voilà Jean Massier il va il va Plutôt, euh, plutôt aller vers, du, euh, vers de la vulgarisation d'institutions. De, euh, de, de, voilà. Et euh, euh, là, dans la semaine, j'ai partagé justement la... Euh, la vidéo de, de l'Esprit Critique qui, parlait de, qui décryptait le, le discours de notre ministre de l'Intérieur. Bruno, Bruno Rotaillot. Ouais, j'ai dit Hervé tout à l'heure, c'est Bruno Hervé, Rotaillot. Voilà. Ouais, ouais. Et euh, du coup, j'ai une amie qui, euh, qui, qui, qui a répondu à ma story et qui m'a envoyé le lien d'une vidéo de, de Clément... Euh, Victorovitch. Alors, voilà, Viktorovic que hum. je connaissais vite fait mais ça, ça regardait. Et en fait, lui, pareil, il décryptait le même discours ouais. mais il allait encore plus loin euh, dans l'explication et, et tout ça. je dis wow, Waouh Oui, d'accord. Lui, tu fait connaître sur Canal+, en analysant les, euh, les tics de langage ou les... Euh, les euh, l'éthique de langage, parce qu'un qu tic c'est euh, inventaire, mais les... Euh, euh, comment on dit Les, les, les, les, les façons dont, euh, dont les politiques amènent certains sujets avec certains termes particuliers. Mmh. Pourquoi ce terme-là et pas celui-là Des éléments de langage, je vois que c'est... voilà, c'est eh là. Voilà, là où il va plus loin, des éléments de langage, voilà. pourquoi utiliser ou quoi euh... Voilà, et pourquoi on utilise ce terme-là et pas celui-là, alors que les deux, euh, techniquement, c'est la même chose, mais ne sont pas connotés pareils, etc. Ouais. Et Clément Victorovich va, euh, va aller plus vers ça, ouais. Et, et lui, il a un spectacle, en ce moment, il est sur scène. Euh, avec son spectacle qui s'appelle l'art de ne pas dire mmh. et euh, ouais, ça rejoint ce que t'étais en train de dire c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par langue de bois quoi. Ouais. Euh, voilà et, et du coup euh, c'était un super complément de la vidéo de l'esprit critique parce que lui il est encore plus loin sur justement l'art de ne pas dire et tout ça pourquoi mmh. tu disais tel mot wow, c'est vrai que là ils nous la font à l'envers c'est ouais, ouais. impressionnant quoi c'est pas qu'on est trop con c'est juste que euh, Ils ont trouvé des armes de langage. Des outils, pour... ils, ouais, ont ils ont des outils, outils qui, et... sont, qui sont étudiés depuis, depuis longtemps. Ouais, hein. voilà. Euh, euh, allez, une, une quatrième chaîne, histoire d'eux. Il y a très longtemps, c'est vrai que je ne suis plus trop parce que c'est un, un peu angoissant. Euh, je t'ai tombé sur une chaîne, peut-être qu'elle a changé de nom depuis, j'espère que non, mais euh, si tu tapez ça sur YouTube, ça va, vous allez trouver. Ça s'appelait Horizon Gull, Horizon, euh, enfin, c'est comme Horizon. Ouais, t'en avais Gull, déjà parlé, oui. J'ai eu deux L. Et euh, c'est une chaîne qui va euh, expliquer euh, tous les biais cognitifs euh, qui sont utilisés soit dans la politique, soit dans la pub, Euh, pour qu'on pour qu pour soit, pour qu soit persuadé qu'on qu réfléchit que, que les idées viennent de nous alors que souvent, euh, souvent non et comment euh, et s'en prémunir voilà toutes les, toutes les astuces qu'ont les publicitaires pour, euh, pour nous vendre un, un yaourt et, euh, et toutes les fois où on se dit non mais ça marche pas sur moi mais en fait si tu penses ça c'est qu'ils ont déjà gagné euh, parce que ça ça fait partie du truc euh, de, des publicitaires de te faire croire que ça marche pas sur toi alors que si ça marche ils dépensent pas des milliards tous les ans pour un truc qui ne marcherait pas ouais. Euh, et donc Horizon Gull c'était extrêmement intéressant même si bon, au bout d'un moment quand, plus ça voilà là tu dit putain on est vraiment dans un monde de merde euh, mais c'était extrêmement intéressant et, euh, et je vous conseille aussi, aussi Horizon Gull voilà bah, dis donc en fait on est parti euh, d'un média et en 4 allez 4 et c'est gratuit en plus voilà. Euh, voilà. Euh, tout, a, je crois qu'il y a tout sur Youtube les 4 sont sur Youtube, euh, ouais. je massé sur Twitch euh, Clément Victorovitch est sur Twitch aussi Euh, je crois que sur était euh, il était sur Canal Plus avant dans le, comment ça s'appelait C'était le, non c'était pas le grand journal, euh, avec Moloud Achour, j'ai oublié clic clic c'était après, bref. euh, comment Victor qui donc est sur Twitch, vous pouvez le regarder, c'est d'ailleurs les premières vidéos sur Canal Plus, c'est toujours aussi euh, toujours aussi pertinent. et, euh, et voilà Ouais, ouais, je crois qu'on a fait as, un joli tour. Tu as choisi euh, une chanson qui n'a absolument rien à voir. On comment, commence comment, comment, comment, tu ne savais pas quoi mettre, tu m'as dit. Bah, euh, ouais, parce qu'avec cette chaîne, il n'y avait pas forcément de musique en particulier ou ouais. quoi que ce soit. Et euh, je me suis dit, tiens, un petit morceau de classique pour changer. Mm -hmm. Voilà, c'est pour faire plaisir à. Comment il s'appelle À Biche, qui n'est pas là. Ouais. <rire> Et euh, donc du coup c'est le canon de Pachelbel, il ouais. euh, y a une raison pour laquelle je l'ai choisi aussi quand même, ouais. mine de rien, pas, que pas pour le classique, mais ouais. est-ce qu'on en parle après l'avoir écouté Ah tu vois, ok, très bien. Tu veux qu'on en parle maintenant On peut euh, peut-être peut la mettre effectivement, mais c'est vrai que c'est devenu, euh, devenu un, un classique dans le sens euh, euh, presque une institution, euh, un modèle pour beaucoup de, de musiciens, c'est presque devenu un type de chansons de construction on va dire mmh. on l'écoute euh, et, euh, et on en parle juste après Le canon de Pachelbel, ça a quoi 300 ans, comme ça <rire> Alors là, j'ai je... plus la date. Mais c'est un truc. Alors pourquoi Est-ce que tu, tu, tu expliques J'explique. Pourquoi est-ce que c'est devenu quelque chose d'assez euh, incroyable Alors, euh, on n'a pas les mêmes motifs pour ce morceau, donc euh, vas-y, mets-le tien. Euh, alors, le canon de Pachelbel, c'est que, quelque chose qui, dans la forme, dans la théorie, est assez simple. C'est-à-dire que euh, M. Pachelbel a écrit une seule ligne mélodique. Euh, qui dure extrêmement longtemps, et du coup c'est un canon qui va se diviser, je crois, en quatre voies euh, différentes. Donc il y a une première, on va dire, là je crois que ça commence avec les violons, les violons qui vont faire une première partie, les violons passent à la seconde, et là il y a, euh, on va dire, les altos qui vont faire la première partie, pendant que les violons sont en seconde, ensuite les violons passent à la troisième partie, les altos à la seconde, et là le violoncelle à la première partie. Ils vont tous jouer la même chose, mais en canon, c'est-à-dire les uns après les autres mais strictement la même chose, évidemment, par la même octave. Et ça va donner, du coup, cette espèce de, euh, de, de montée petit à petit, euh, cette espèce de, je sais pas comment dire, espèce de, de, de, de, de, vague, de petite vaguelette qui va monter, descendre, ça reste assez doux quand même. Euh, mais techniquement, il a écrit une seule ligne mélodique qui se répète, enfin non, qui ne se répète pas, pardon, justement, mais euh, qui, qui est donc un canon, et donc les autres instruments vont revenir rejouer cette même mélodie, mais avec euh, un tour de décalage, on va dire. Voilà tout tout à fait tout tiré. Tout. Voilà. Euh, voilà. et c'est devenu euh, un, un petit classique parce que déjà techniquement il faut arriver à sortir quelque chose dans laquelle il y a deux voix différentes en même temps euh, qui se correspondent bien, c'est à dire qu'on aurait une première voix, euh, comme en chant quoi. une première voix on va dire là, la classique, puis une deuxième voix par derrière, sauf que cette deuxième voix va devenir après la première, donc faut écrire à chaque fois quelque chose après qui puisse matcher avec tout ce qu'on a déjà écrit avant ouais, ça. à chaque fois. Donc, il n'y a pas de rupture de ton, pas de truc. Évidemment, les accords sont les mêmes sur les, tout le, tout, tout le, le, le, le morceau. Euh, D'accord C'est des accords qui ont beaucoup été repris. Et, euh, et voilà pourquoi c'est devenu un petit peu euh, une, petite, euh, une petite référence, parce que ben, techniquement, euh, techniquement, théoriquement, c'est pas si compliqué, théoriquement c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et puis, c'est très réussi. C'est très, très réussi. Et euh, pour en venir, du coup, à euh À la raison pour laquelle moi j'ai choisi ce morceau dis moi euh, alors c'est pas parce que ça change du punk c'était une connerie tout à l'heure c'est que il euh, y a eu des études qui ont été faites sur euh, l'impact euh, physiologique de ce morceau sur le corps humain Et euh, apparemment, il ferait euh, euh, un effet sur les, les cellules de notre corps qui est très très positif, qui nous déclencherait les hormones. Euh, alors, j'ai oublié le nom des hormones, vous m'excuserez, mais euh, j'ai eu une longue journée, je suis fatigué. Euh, des hormones qui nous font du bien, quoi. Les hormones de la joie, tout ça, quoi. Et euh, c'est le euh, ces genre de morceaux, euh, si tu as... Euh, T'as un coup de mout ça va pas bien dans ton moral ou quoi tu le mets et apparemment sans t'en rendre compte ça réactive un truc voilà oui c'est de la musique c'est le principe de... enfin pas toutes les musiques évidemment si t'écoutes euh, si du cannibal corps ça, ben, ça ça, ça, ça pas activé un truc celle-là plus particulièrement elle passe au-dessus de toutes et euh, ça a été une étude qui a été faite sur énormément de morceaux de classiques si cela et celle-là elle a le, le top 1 quoi. Elle a, elle a le trône et elle a vraiment des effets euh, très très euh, positifs sur le, sur le carrément les cellules humaines quoi Oui, Donc euh... comme tout, comme tout ce que si tu manges quelque chose qui te plaît, ça te fait du bien un, sur tout ton pas, corps. Matine, commence pas à faire ton Mais roux. Non, c'est ça, c'est des trucs de New Age, à la camp, ça commence. C'est la science qui le dit. Quelle science oh, Alors science là, j'ai bien vu dans l'étude, parce que bon, euh, l'étude, ça, les cellules du corps, tout ça. Oui, comme tout le reste, quoi. Ça suffit. Si tu fais du sport, ça, ça fait, ça fait du bien, tout. Si tu regardes un bon film, ça te fait du bien, tout. Oui, celui mais celui-là, celui-là, en fait, il te fait du bien, sans. À l'insu de oui c'est de la musique c'est de l'art quoi c'est le principe, le principe de, de, de, de tout ce qui peut être joyeux en art quoi oh tu m'emmerdes bah de, quoi je t'emmerde je suis désolé faut, <rire> bah, au bout d'un moment il faut arrêter les conneries tout euh, moi je te tombé sur une étude où il disait que c'était pas euh, pas bien comme c'était euh, Don't Stop Me Now de Queen qui faisait, qui faisait ça. Alors, pas du tout avec ce truc d'effet sur les cellules je sais pas quoi mais que c'était la chanson la plus joyeuse du monde bon voilà moi j'ai vu ça bon bref et c'est vrai que le, euh... Le morceau est, euh, est très très sympathique à jouer. L'autre jour, je l'ai passé, euh, je l'ai laissé tourner en boucle chez moi. Ça me euh, fait du bien. Puis, de toute façon, <coughs> non, je suis sûr, sûr d'avoir des camps qui ont fait des versions de Deezer heures sur YouTube ou des comme ça. Ah je oui, de, ça je, existe, je, sais, ça. je sais pas. Mais euh, je, ce que je sais, c'est que bon, voilà, on dit que la musique adoucit les les moeurs, les moeurs euh, La musique classique a cet effet un peu aussi euh, relaxant, décontractant, euh, apaisant. Et euh, bon, celui-là en fait partie. Et puis je trouve, ouais, voilà, que c'était une belle œuvre. Et puis il y avait vraiment cette raison pour changer un peu de ce qu'on diffuse habituellement parce que oh, c'est vrai qu'on est très uh, rock, metal, punk et vrai. tout ça. J'ai dit ouais, un peu classique là, pour changer, ça fera pas de mal. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Euh, d'ailleurs euh, j'imagine que ça sera sur Spotify donc je vais l'ajouter à notre playlist sur Spotify que vous pouvez retrouver euh, c'est euh, vous cherchez Radio Noculture euh, l'appli s'appelle Coup de cœur et il y a euh, je ne sais plus combien 140 morceaux comme ça je crois qu'il y a plus de 8 heures de, oh, euh, de musique euh, voilà avec des, des extraits de, de, de, de, de, de ce dont on parle dans la boîte à gants ou dans le bio, enfin euh, dans toutes les émissions de, de Radio Culture. et il voilà, y a un paquet de trucs et il y a un paquet de trucs très très différents et, euh, Et voilà, on m'avait dit un jour que c'était sympa d'écouter un bagnole, qu'on savait pas, pas quoi mettre parce qu'il y avait vraiment un peu de tout, il y, y, y a un peu de musique, euh, de musique orchestrale, il y, y a du punk, du metal, de l'électro, de la folk, euh, du, pas, des trucs, du, du ska, de la musique, il euh, y a du rap, il euh, y a un peu de tout quoi. Ouais. Voilà, il y en a pour à peu près 8 heures donc a priori vous ne devrez qu'un trouver euh, oh ben ça va. Euh, votre bonheur là-dedans et puis il euh, y a surtout des trucs euh, que je pense vous connaissez très pas forcément, euh, donc écoutez ça. Euh, je vous invite aussi à aller sur notre site internet radionoculture.wordpress.com pour réécouter toutes nos émissions, donc, dont celles que vous êtes peut-être en train d'écouter là, déjà sur wordpress.com. je ne sais pas comment ça se marche euh, chez vous. Euh, et voilà, nous on est toujours dans la boîte à gants, je vais vous présenter mo moi mon petit sujet, c'est encore un livre, comme, la, comme le mois dernier. Euh, alors a priori c'est classé dans science-fiction mais je ne suis pas certain, euh, c'est « La Horde du Contrevent » de Alain Damasio que je suis en train de lire, je n'ai pas fini, donc je vais vous parler d'un livre euh, dont je n'ai pas la fin, mais en fait c'est tellement cool pour l'instant que je vous le conseille quand même, et puis c'est devenu un énorme classique de littérature française, donc je n'ai pas trop de doute sur le fait que la fin ne doit pas être à chier. Euh, donc c'est un bouquin qui est sorti en 2004, écrit par Alain Damasio, euh, « La Horde du Contrevent », et c'est, je vais essayer de faire un petit résumé du début, Euh, parce que c'est pour ça que pour moi c'est pas tant de la ça passe déjà ça se passe pas vraiment dans notre monde à nous. Il y a ce truc un peu plus euh, fantasy, c'est-à-dire que c'est un monde qu'il a complètement inventé, euh, dans, laquelle, euh, dans lequel le, monde, euh, monde, euh, le, le, le vent souffle quasiment en continu, avec des bourrasques qui peuvent euh, devenir carrément des, des espèces de, de tsunamis, euh, enfin, un truc de vraiment, vraiment ostrueux, et où, du coup toute la culture de ce monde-là est tournée autour du vent. Et la horde du contrevent, c'est euh, un groupe de 23 euh, personnes qui vont aller de l'extrême aval de leur monde euh, vers l'extrême amant pour aller jusqu'à euh, la, la, la, la source du vent et découvrir enfin qu'est-ce qu'il y a à la source du vent. Euh, et c'est donc la 34e horde qui s'est qui, qui lancée et, et du coup, personne n'est encore arrivé jusqu'à la source du vent. Il y a euh, toute une, une horde par génération. Et donc, nous, on va sur la, 20, euh, pardon, la 34e horde, si je ne dis pas de bêtises, avec 23 personnes. Euh, et donc, chacun a, chacun chacune a, a une, un rôle très précis dans cette horde. Dans cette et Alain Damasio a choisi de, euh, de faire parler plusieurs de ses personnages. Euh, et donc, c'est la première fois que je vois ça, mais euh, il faut... Dans le livre, il y avait un, un, un marque-page avec euh, les noms de chaque membre de la horde et un symbole qui est attribué à chacun. Et En fait, au début de chaque paragraphe, il y a un petit symbole pour savoir qui c'est qui va raconter ce, cet extrait de l'histoire. Ah d'accord. Euh, parce que ce n'est pas que de la parole. Quoi. donc euh, Souvent, même, c'est du, du, du, du monologue intérieur. Et les, euh, alors on a, pour l'instant, je n'ai pas les 23, parce que ça, ça ferait beaucoup. Il y a, on va dire, 5-6 euh, personnages principaux dans la horde. Et on va, on, va, on va naviguer entre ces, ces six personnes, et ces six personnes extrêmement différentes. Alors, il y en a, a, a deux ou trois qu'on peut euh, qu a un petit peu agglomérer. Euh, mais à chaque fois, peut-être, pour certains en tout cas, on peut être sûr que même sans lire, euh, sans voir le symbole, on sait déjà euh, qui c'est qui, qui, qui est en train de, euh, de nous parler. Ouais, as des personnalités qui se dessinent euh, ouais, vite, euh, à, Très, très, à très, très fortes. Ouais. Et parce que chaque euh, personnalité correspond aussi à, à, au rôle du, euh, du personnage. -dire que pour faire simple, pour, euh, je vais vous donner euh, deux exemples, trois exemples on va dire. Alors, on a le traceur qui est le, le, on va dire le chef en gros de la haute, c'est celui qui est tout devant, parce que euh, du coup ils sont devant des vents tellement puissants qu'ils ont des, des formations pour contrer le vent, tout ça. Et donc c'est le traceur qui va être tout devant. Euh, son nom c'est le Golgot. <rire> ça donne un peu une idée du personnage. C'est ouais. un énorme bourrinos. Euh, en vrai, je pourrais m'arrêter là, mais ce n'est pas complètement vrai parce qu'il sait aussi être malin quand il faut pour l'ordre. Mais son but, c'est d'arriver euh, euh, coûte que coûte jusqu'à jusqu jusqu l'extrême amont, jusqu'à la fameuse source du vent. Et il est prêt à absolument tout pour ça. Et ça a l'air d'être un énorme débile, euh, débile dans le sens où le mec il a une, une volonté absolument inimaginable. Euh, on aura le le, sauve, le, le script euh, qui lui du coup va être beaucoup plus euh, dans, le, dans le, le, le détail de qu'est-ce qui se passe parce que lui il est censé euh, laisser son script pour les hordes suivantes pour les aider à faire face à des problèmes à des mmh. etc et donc lui il va être beaucoup plus dans le euh, pourquoi on fait ça euh, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là etc beaucoup plus un peu plus narration classique euh, et, et donc on a beaucoup beaucoup de personnages comme ça on a caracol aussi le troubadour qui ne parle que en mode vraiment troubadour euh, un peu Si je devais résumer, ce serait presque, presque le cliché du troubadour qu'on a dans les, dans les films médiévaux. Ils parle que en métaphore, que avec des rimes à la con dans tous les sens. Euh, mais c'est super cool de, de, de suivre tout, tout ce, tout ce monde-là. Et euh, j'ai retrouvé un truc, alors je ne sais pas du tout si c'est euh, si, si, si vrai ou pas, mais j'ai eu l'impression parfois qu'il y a une inspiration d'un manga. Alors, pas d'un manga particulier, mais de ce, de ce côté-là euh, où une, une équipe va aller jusqu'au bout de son rêve. « One Piece », quoi. « Ouais ouais. voilà ouais. One Piece », par exemple. Ouais. Euh, et puis même le, même le monde, la description du monde, ça ne ressemble pas à du « One Piece ». Euh, je ne suis pas, pas certain de moi, mais j'ai l'impression que c'est une espèce de bande de terre avec l'extrême aval d'un côté, ouais. euh, tout à, tout à l'ouest et l'extrême amant tout à l'est. Et donc, il, leur but, c'est de traverser tout, tout, ce, tout ce bordel avec un vent de face. Euh, parce que le vent forcément est toujours dans le même sens mm. euh, et donc il y a ce côté-là un peu un peu aventure de manga quoi dans un monde complètement inventé comme le font les mangas alors que les comics euh, dont on a l'habitude les comics américains euh, ça se passe dans notre monde plus ou moins alors ils inventent des vies etc mais t'as toujours les États-Unis t'as toujours euh, l'Europe ouais. euh, même même chez les français c'est euh, Il bon, y, y a quelques co contre-exemples, mais, euh, mais Astérix, ça se passe dans dans l'autre monde. Euh, Tintin, euh, bon, j'ai plus d'autres noms qui me viennent, Spirou, euh, tout ça se passe dans dans l'autre monde, alors c'est un monde euh, un peu différent, mais c'est quand même notre monde à l'eau. Alors que là, il a vraiment inventé, de A à Z, tout le monde avec ses codes, etc. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à à, à voir la science-fiction là-dedans, parce que c'est déjà plus notre monde. Euh, et et ce monde-là a ses propres règles, euh, dont le vent qui qui implique beaucoup de choses derrière, euh, mais je ne vais pas trop trop trop vous spoiler. Euh, et voilà c'est super super cool pour l'instant euh, à lire il y a une adaptation en, euh, en BD en 4 tomes il me semble pour, pour celles et ceux qui ont, qui ont la flemme de lire mais c'est pas, pas un gros bouquin je crois c'est en, en front ma poche c'est 700 pages un truc comme ça euh, mais c'est pas c'est vraiment pas c'est pas un gros bouquin, un gros bouquin. et il euh, y a quelques, quelques trucs euh, vraiment intéressants donc ce côté là avec les personnages qui, euh, qui ont chacun leur, leur façon de, de, de raconter l'histoire avec leur propre enjeu euh, le c'est vrai que ça j'ai remarqué un peu tard mais la, le, le numéro des pages est en envers on part de quand il y a 700 pages on part de 700 et on va arriver à zéro d'accord j'imagine qu'on va eh à oui zéro. parce que le but c'est d'arriver à la voilà. à, à, à source du vent donc euh... exactement ah c'est ah, euh, intelligent c'est en envers donc il y a une espèce même dans le de Cantambour même quand on lit le livre et eh oui par le, le, le biais des pages ouais c'est ça et, et c'est super cool euh, voilà y a, ce truc de manga aussi il y a une espèce de, de combat à un moment donné mais qui utilise forcément le vent et donc avec des mecs qui ont des voiles, qui s'envolent et tout, et comme il le raconte, j'ai vraiment l'impression d'assister à un manga euh, hyper excessif, C'était le genre où je saute, ben je saute à 20 mètres de haut, quoi. Oui. Ce genre de truc, mais, parce que dans ce monde-là, avec le vent, ils peuvent le faire avec le truc, etc. Oui, oui. Et il euh, y a ce truc un peu excessif de manga, c'est pour ça que ça me fait, je sais pas pourquoi, euh, je le, tr le verrais très bien adapté à un manga, ça me, ça me choquerait pas du tout, quoi. D'accord. Euh, et donc voilà, c'est la rue contre vent de Alain euh, Damasio, et... Un dernier truc qui est vraiment cool et que j'ai découvert en préparant cette, cette émission, c'est qu'il euh, y a un CD qui est sorti en même temps que le livre, euh, une espèce de bande originale du livre. D'accord. Euh... Donc il a fait la musique qui, qui ah. accompagne le livre Ouais, c'est pas lui qui, qui a fait la musique, c'est Arnaud, euh, Arnaud Alivan ou Alivan peut-être, euh, qui, a, qui a composé la musique. Et c'est je crois qu'il y a 17, euh, 17 morceaux, il me semble, peut-être que c'est un par chapitre, je ne sais pas exactement, je n'ai pas trouvé beaucoup de sources sur, ah. euh, euh, sur ça. Mais, euh, mais voilà, bon, on peut pas mettre de la musique en lisant le livre, parce que la musique est beaucoup plus courte que le livre. Et donc, euh, en plus, il y a quelques petits extraits dans, dans la musique, donc on risque de se faire spoiler. Moi, j'ai écouté que la moitié de, de, de, de l'album euh, musical, du coup. Euh, mais euh, voilà, je vais vous faire écouter le, le deuxième morceau, il me semble que c'est le deuxième, Tresseur de vitesse. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Donc okay. Je sais pas si, si ça donne envie un peu de le lire. Je te le, je peux ouais, te le ça, ouais, ça a l'air intéressant. Mais, mais j'arrive pas à lire. Euh, en ce moment, pas, à li... enfin, pas en ce moment, ça fait 2-3 ans, j'arrive plus à lire. Donc, euh... mais, mais moi, j'avais ce truc-là aussi, j'avais un, euh, un peu arrêté parce que j'étais tombé sur... Mais je lisais d'une. Euh, le premier génial, le deuxième... Ouais. En vrai, tout est génial, mais en fait, au bout du quatrième ou du cinquième, j'en pouvais plus de dune. Ouais. De toutes ces machinations, ça se passe 3000 ans après, ouais. en plus, oh, c'est un bordel. Et du coup, j'avais un peu abandonné. Et, euh, et en fait, je me suis fait dans le, le, le luxe de, de m'acheter euh, la trilogie dont, euh, dont j'ai parlé la dernière fois euh, de Liu Chin, euh, Le, le premier à Trois Corts, ouais. dont j'ai vu la série entre-temps, d'ailleurs. Et alors euh, Très sympa. Très sympa, de très bonnes idées de mise en scène, euh, qu'il n'y a pas dans le livre, mais qui sont très très visuel ouais. euh, j'imagine de, de euh, si je te, je te parle des yeux par exemple euh, tu vas voir de, de quoi je parle euh, qu'il n'y a pas dans le livre parce que c'est moins impressionnant dans le livre il y, y a un équivalent mais c'est pas ça exactement ouais. euh, j'ai un petit problème avec le fait que tous les personnages de, de la série se connaissent tous en fait, Et puis, on dirait que le monde tourne autour de ces 4-là, 5-là. Alors que dans le livre, ce sont des personnages qui n'ont qui aucun lien entre eux. Ah, d'accord. Et, et je trouve ça un peu plus cool dans le livre, dans le sens où, du coup, ça donne un aspect beaucoup plus global, beaucoup plus euh, grandiose. Euh, oui, voilà, global dans le sens, vraiment la, la Terre entière. quoi, Alors que là, il y a 4 quatre, quatre ou 5 euh, euh, ah. mecs et meufs en Angleterre et tout, a priori, va tourner autour de. Ça m'a un, un petit peu dérangé. Euh, mais voilà, bref, tout ça pour dire que je me suis offert ce petit luxe-là et en fait... Avoir un très bon bouquin comme ça, bah ça va donner envie de continuer. Je me suis dans la foulée acheté euh, L'Ordre du Contrevent, dont j'avais entendu beaucoup de, de bien. Et, euh, et, et puis ça se, lit, ça se lit, les deux se lisent très très bien, euh, très facilement. Même L'Ordre du Contrevent et pour, pourtant qu'il y a des, des ruptures de ton assez, euh, assez énormes entre les personnages. Je veux dire Caracol, le, le troubadour, il parle évidemment pas du tout de la même façon que Golgot l'énorme bourrin qui est censé être le, le, le, le chef du truc et, et, et, et, et tracter quasiment tout le monde. Euh, mais ça, ça se lit très très facilement. Et, et l'histoire est intéressante, puis du coup, il y, y a ce monde-là qui est très très bien construit, qui va de plus en plus loin, voilà. Je, je disais, là, je suis à la moitié, jusque-là, ça, ça faisait un peu épopée manga, un peu à la One Piece. Euh, là, on commence à partir sur, du, euh, euh, sur quelque chose de beaucoup plus philosophique, autour du vin, etc., et qui va rappeler peut-être l'alchimiste de Paolo Coelho. Euh, voilà, donc, il y a le, le meilleur des mondes, donc c'est assez cool. Oh, ça a l'air intéressant, je, je retiens le nom. Ben quand, quand je l'aurai fini, je suis à peu près la moitié, je crois là. Quand je l'aurai fini, je pourrais te le prêter. Si bon, déjà, il faut que je te prenne le problème à trois corps. Ouais, mais euh, voilà. je l'ai déjà prêté, celui-là. Ouais, je l'ai voilà. prêté, il euh, faut que je le prête à Gwen après et je le prêterai après si tu veux faire ta liste. Bah déjà, il faut que je lise les bouquins que m'a prêté Gwen et puis du coup, vrai. voilà. Donc, euh, ouais, on a le temps. On a le temps. Euh, je vous fais écouter Tresseur de Vitesse euh, qui est le deuxième morceau de l'album euh, l'album de la bande originale. On va le dire comme ça de la bande originale de. Mais C'est officiel ou la... c'est Non, officiel ouais, c est c est non, c'est officiel. C est c est officiel. Euh, je crois que c'est sorti qu'avec la première édition. D'accord. Euh, c'est pour ça que depuis, apparemment, ça n'a jamais été réédité et c'est pour ça qu'il y a assez peu d'infos. Sur la page Wikipédia, il n'y a même pas le nom du compositeur, ah oui. j'ai pu, pu le trouver ailleurs euh, Arnaud euh, mais voilà, c'est quand même assez peu documenté mais euh, le peu que j'écoutais, enfin la moitié du coup est, est vraiment, euh, vraiment très sympa Tresseur de vitesse À l'origine fut la vitesse Le pur mouvement furtif Le vent foudre Puis le cosmos décéléra Pris par consistance et forme Jusqu'au lenteur habitable Jusqu'au jusqu vivant Jusqu'à jusqu vous bienvenue, bienvenue à toi à au moulin de dos Où les galards dodo, poussif très de vitesse. Dresseur de vitesse, c'est la bande originale, c'est officiel, de, de, de, de la horde du contre-vent oh contre d'Alain euh, Damasio. Donc voilà, un petit bouquin que je vous conseille euh, très très fortement. Et on va arriver euh, à la dernière étape de notre émission. Et pour ça, on va accueillir une invitée. Le dragon. Le dragon, euh, que nous on appelle plus souvent... Euh, Gwen, Gwendolyn Pancelet bonjour bonjour j'étais pas au courant pour le dragon <rire> c'est sorti tout seul tout à l'heure c'est pour ça parce que pour, pourquoi pas c'est parce que euh, alors pour, pour mettre en situation nos auditeurs trois euh, ouais à peu près voilà elle faisait la sieste juste avant donc on s'est dit on va la réveiller pour euh, venir faire euh, la, la fin de l'émission Et donc du coup ça m'a fait penser à un dragon qu'on réveille et... voilà. Ouais ça me va Ça me va le dragon voilà. Alors au réveil elle a, elle a plus l'air d'une marmotte Qui vient d'hiberner que, que d'un dragon je pas que, là... Tu fais pas chier une marmotte qui vient d'hiberner ah. <rire> Je sais pas C'est vrai que je l'ai rarement fait <rire> j'ai rarement d'avoir de, des de, de marmottes devant chez moi aussi il y a moyen que ce soit un dragon euh, une marmotte euh, qui se réveille de son hibernation un, ça de là, en fait. ça continue euh, à euh, pas euh. faire chier les marmottes ah, ouais, voilà. <rire> oui madame <rire> euh, dernière étape de notre boîte à gants comme euh, c'est euh, en train de devenir une petite tradition on va faire un, un, un, un petit jeu un petit blind test cette fois-ci je l'ai préparé puis j'étais il va être fou, fou une fois qu'il est <rire> pas là je l'ai <rire> préparé aujourd'hui spécialement euh, parce que voilà parce que c'est compliqué pas, moi j'ai pas vos références vous avez pas forcément les mêmes références non plus Donc il Quand même quelque chose d'assez équilibré que les chansons, vous connaissez tous les, euh, euh, tous les deux, et du coup, j'ai 12 chansons, je crois que c'est 12. Euh, comme d'habitude, si vous me. Bon, on a les buzzers. Euh, Seb, Gwen, <truits> <Mouen. truits> voilà. Euh, donc, on a un buzzer, j'arrête la musique quand vous buzzer, vous me donnez le nom de l'artiste quand on buzz ou quand on baisse ouais, que... <rire> j'arrête la musique quand vous baissez j'ai entendu ça <rire> okay. pardon excusez moi je peux aussi le faire il faut, faut, faut, faut s'organiser un petit peu mais <rire> euh, donc euh, quand vous buzez, euh, j'arrête j'arrête la, la musique et, euh, et vous me donnez le nom de l'artiste si vous avez le nom de l'artiste c'est deux points et vous pouvez me donner le nom de la chanson en bonus euh, ce qui fera un point de plus si vous me donnez le, le mauvais nom d'artiste, le point, un seul point, et pas les deux, ira à l'adversaire. Est-ce que c'est compris Eh ben ça a pas l'air. Vas-y, sur le principe, c'est bon. Il n'y a plus qu'à mettre en pratique. Euh, ben bien, on va commencer par quoi On va commencer par quoi J'ai un peu quelque chose de pas trop facile, mais pas trop dur même temps. <rire> Allez, cet artiste-là, vous connaissez l'artiste, mais peut-être pas la chanson, mais je pense que vous allez la connaître à un moment donné. Ça veut quelque chose Ah oui. Euh... Oh, je l'ai en Sur le bout de la langue. Ouais. Louise Attack C'est Louise Attack J'ai fait exprès de ne pas prendre une des chansons du premier album, c'est tant que ce ne soit pas trop facile. Ah putain, et le titre, pareil, je l'ai sur le bout de la langue. J'ai tellement galéré Je euh... Je sais pas, c'était par erreur de ton invitation là Non, c'est pas celle-là. C'est ressemble. J'ai accepté, accepté par erreur ton invitation. Ah pas du tout ça, c'est le premier non. album. Ah, ouais, ça ça, ça c'est la bande connue. Ah, suis... ah, là pas... je l'aurais eu. Ça, ouais. Ouais ouais mais euh, il me semble. Mieux que donc pas... déjà tu peux te marquer deux points. Ouais. Parce que c'est ça qui note. Parce que moi j'ai plein de trucs à faire, ok. Euh, et donc c'est sur le deuxième album qui est beaucoup moins connu, qui est, on va pas mentir, beaucoup moins bien aussi. Ou peut-être le troisième album. Ah mais je l'ai reconnu, mais euh, le titre putain je l'ai pas. Euh... Mais euh, attends je pensais pas que je pensais pas que tu l'aurais. Euh, le titre c'est La Plume. Ah ouais non le titre je l'avais pas. C'est parti pour une deuxième chanson. Quartz Merci. Oui, c'est Quartz, évidemment que c'est Quartz Gwen, tu l'avais Oui, oui, je l'avais, une demi-seconde trop tard. Bah... Là, le titre, c'est en basque, alors c'est mort, je l'ai pas. quoi. C'est Alta. Ah voilà, tu vois... Alta, qui veut dire pourtant. Matine se fait de l'autopromotion. Fais... Et encore, tu pas tout vu. Parce que effectivement, je suis en gros plan deux fois dans le clip. Donc, euh, ah si, ouais. vous, si vous ne savez pas à quoi je ressemble, et que vous demandez, bah, allez voir le clip de Alta de Quartz, et je suis une des... Euh... 30 personnes qui apparaissent dans le clip, mais Gwen aussi. Et, et dans le clip, on te voit même parce que tu es dans, non, la, je, dans je, la foule. On ne me voit pas, mais je, je suis effectivement dans le clip et j'ai donné de ma personne en ah, travaux pratiques euh, sur le tournage du clip. C'est ça, on vous conseille d'aller voir le clip. C est, c est, en gros, c'est une partie de, comme ça, de Morpion, pas de Morpion, vraiment de, même de... Entre, euh, entre des jeux de dames et un ouais. jeu de, de Morpion. Voilà, et en fait, du coup, c'est symbolisé en vrai par, par deux groupes de personnes qui s'affrontent. Et donc, il y a l'explosion et puis il y a des cascades. Euh... On se c'est pas le patou Et je spoil pas tout bon, c'est pas tout trop spoiler quand même ça va et donc voilà je vous conseille d'aller écouter ça puis j'ai écouté l'album ce, cette semaine la semaine dernière et c'était vraiment très très bien ça vient de sortir euh, ouais troisième album ah putain on pourrait faire un petit challenge euh, si vous rajoutez suffisamment de vues sur ce clip on vous partage euh, <rire> une scène du making of euh, mettant <rire> Matine en valeur <rire> ouais ben on verra ok <rire> allez je suis chaud, je vais partager ça avant <rire> on verra hum euh... <rire> Allez, celle-là, mmh, ça, ça peut aller très vite. Gwen, vas-y, tu l'as. Les Ship Beer Oui Ah, je l'ai pas, c'est... Euh... C'était le, le teaser de, de, de Sheep and Beer, effectivement, qui est sorti il y a quelques mois, je crois, le teaser. Euh, voilà c'est les copains quoi Bah je connais pas C'est les copains oh, Non non mais euh, je, non, je connais pas, pas été... J'ai pas écouté non ouais. Ah t'as pas écouté chez fait une Déjà c'est pas, euh... pas sympa C'est pas pour les copains disons Mais non c'est pas ça Je l'ai raté quoi euh... <rire> ils, ont, euh, ils ont sorti un album Il y a 2-3 hmm, ans Quelque chose comme ça Je dirais euh, En sortie de confinement ou Peut-être un peu plus tard quoi Je crois qu'ils ont enregistré pendant, pendant les confinements Ouais ouais Et que sorti après. Euh, voilà, Ship and Beer, l'album s'appelle Baona. Et ils l'ont enfin, deux ans après, ils, quand je dis deux ans, j'exagère pas, deux ans après, ils l'ont enfin mis sur les réseaux, euh, sur Spotify et tout ça. Ah, tout ça. Ouais, ouais. Donc c'est enfin disponible partout. Euh, Ship and Beer avec l'album Baona. Et pour les gens qui seraient dans le coin ou qui auront la chance de les voir passer, on les recommande chaudement en live parce que c'est clairement ouais. plus un groupe de live ouais. que de, de studio. Ouais. Ils sont très très bien en live. Absolument. Euh, cet artiste, pareil, comme euh, vous êtes vous connaissez l'artiste, mais je ne pas sûr si que vous connaissiez la chanson. Milan Fermière T'as l'osé ou Milan Fermière C'est Mylène Farmer, oui. Et c'est moi, il a dit Mylène Fermière. Il a dit Mylène Fermière. Ouais. j'ai dit Mylène Farmer. Du coup, Farmer. Euh, moi, ça me fait un point, hein, ça. Non, non, j'ai Mylène Farmer, c'était clair. C'est Mylène Farmer. Mylène uh... Farmer. Et j'imagine. Parce qu'elle est, elle est en, en méga tournée là. Bon, J'avais ouais. pas, pas trop suivi. Et du coup, je suis tombé sur. J'ai mis Mylène Farmer. Je me suis dit, tiens, je vais mettre ça, c'est rigolo. Euh, sur, euh, sur YouTube, je suis tombé sur cet extrait live. Et effectivement, le live a l'air d'avoir une sacrée gueule, ouais. Mais t'as vu le live avec le corbeau là, quand elle arrive dans le corbeau euh, Non, là, j'ai vu. C'est un extrait du live. Donc, il y a une espèce d'énorme. Bon, c'était le corbeau espèce d'énorme statue euh, ouais, c'est euh, un, ouais. un corbeau et puis il y a genre 40 personnes qui, qui sont en train de monter sur scène pendant qu'elles chantent ça a, a l'air assez massif ouais. Ouais, pas... j'ai euh, une, une copine que je suis sur les réseaux qui a fait euh, tous les concerts et qui repartageait à chaque fois les images et du coup j'ai pas vu euh, le corbeau j'ai vu un euh, la pauvre a loupé de son entrée en scène où il y a Aye. deux immenses ailes de corbeaux sur l'écran géant derrière et elle est censée être au milieu et apparemment il y a eu une des dates où il y a eu un petit foirage et les ailes sont apparues et elle n'était pas devant du coup on se dit même au meilleur des fois ça arrive d'avoir oui, un petit euh, couac voilà, quand est on ça, est ça va être une norme eh, mais c'est parce que c'est une grosse ça. machinerie euh, ah j'ai vu des images euh, fait... ah ouais en ah ouais. général quand qu'on s'appelle des tournées de Mylène c'est des grosses machineries Tu l'appelles Mylène Ouais Mylène, bah c'est un une copine. Ouais, c'est une copine. C'est un copine. <rire> et, euh, et, et là j'ai vu donc les euh, des images, enfin, des, voilà, des vidéos de, de, de sa nouvelle tournée et je ouais, ouais, ouais <rire> là il y a du taf ça, ça a l'air d'avoir ouais. vraiment avoir de la gueule euh... c'est ça <rire> euh, oui je pensais à une petite euh, vanne s'il y en a que ça fait rire euh, Mylène Farmer avant d'être trop connue comme beaucoup euh, d'intermittents du spectacle a dû faire des petits boulots pas ouf pour euh, pouvoir gagner euh, sa croûte et du coup elle apparaît dans de vieilles pubs IKEA que, <rire> non, ça, si vous dire, avez ça. envie de rire euh, vous pouvez aller euh, c'est trouvable sur internet euh, Mylène Farmer publicité IKEA ça, ça fait une petite tranche de rigolade oh, en passant. ça, ça c'est dur à regarder ça bon et alors le titre c'est quoi euh, le titre ah merde je l'ai plus j'ai enlevé c'était je te je te euh. j'attends attends, attends hop, hop, je l'ai je l'ai je l'ai c'est que je devienne que je devienne oh. sur le nouvel album Nevermore oh Nevermore, nevermore. Mais, mais je more. crois que c'est ça la tournée, le nom, la tournée. Ouais, ouais, le nom de la tournée c'est le nom de la tournée ouais. tout à fait certainement ouais, ouais. Euh, le prochain artiste je vous conseille attends. du coup euh, avant que vous soyez absolument sûr ouais, c'était pas grave <rire> il avait oublié de noter ses points <rire> <rire> avant que vous soyez absolument sûr je vous conseille d'attendre parce que vous à faire qu'au ah bout forcément Ma, ma mère a coupé, vous connaissez les deux, ce que c'est. Le nom du groupe pour moi. Ah, putain Est-ce que vous l'avez à la maison Envoyez-nous un mail. <rire> Ah. Euh, the Who Oui Bien ah, oui. Ouais. Ouais, tu vois ah. Seb C'est exactement cette réaction que j'attendais ah, Le quoi pas du tout. Oh oui C'est pour ça que tu es là à chaque fois Seb Tu réponds à ses attentes euh, au ah, point ouais, ouais, de ça. Euh, the Who d'un groupe qui vient de Mongolie qui a explosé il y a quelques années au point de jouer euh, jouer, je crois sur la grosse scène du Elfay je crois Ouais Euh, donc, euh, donc un gros truc et qui joue donc avec des instruments euh, des instruments de de mongols euh, traditionnels mongols ouais donc il y a une espèce de, de banjo à quatre cordes et l'autre c'est une espèce de de comment s'appelle ça de ah là de violoncelle à, à deux cordes et je crois qu'en ils sont pas que deux et je crois qu'en live ils ont une guitare une batterie en plus tout ça mais je crois que devant c'est un groupe ils ne sont, sont pas que deux après c'est toujours la technique de chant enfin du coup c'est c'est là ouais. que j'ai réagi ouais, c'est un... toujours aussi bluffant ouais c'est une espèce de truc guttural très à très, la vibration euh... De, de la gorge. Euh, tu as noté les points de... Oui, de, de oui, oui, éveille. On a vu bien là. On est à 4 <coughs> enfin, pour Gwen, 6 pour moi. D'accord, donc Seb qui mène d'une réponse juste. Ouais. Prochaine chanson euh, Jusqu'à euh, présent, il n'y a euh, aucun qui a trouvé le artiste plus titre. Hein. Non, c'est... Attends, ah, euh, je, je, le, le titre de The Who, mais moi, je n'oserais pas le... <rire> le, le On t'a même pas demandé. Hein, oui. Oui, oui, oui, bon, ouais. écoute ça. Euh, là, là, il y a moyen que vous ayez euh, l'artiste et le titre. C'est parti. Il y a moyen que ça aille assez vite. Gueule, <musique> <rire> tire la gueule, c'est ce que c'est. Ah putain... Non, le pire, c'est que j'ai... Dépêche Mode Non Ah, merde Non, non, non, point non point. non. Allez, je l'ai plus, et le pire, ah. c'est que je connais Juste. plus la reprise mais de oui. Placebo <rire> que l'original. T'as le titre euh, de... Ben non, en fait, c'est pas... Ah oui, elle a tourné à fond parce que c'était celle de Stranger Things. Ouais, elle a été diffusée dans Stranger Things. Mais c'est qui, c'est euh... Vous avez pas l'artiste original Attends, attends. ça a mis quelque chose, mais je remets pas le nom. Euh... C'est pas Madonna. Pas du tout. C'est euh... Pas pas du tout. Oui, ah, j'ai plus. Je l'ai écouté. En... Le, le nom de la chanson, non Tu l'as pas l'envie, Gwen Écoutais euh... maintenant en fait. Je savais. Oui. Running up that hill. Exactement, running up that hill. On aurait dit Brian Molko à s'y méprendre. C'est vrai, n'est-ce pas? Je viens pas souvent, mais je me dis que c'est en train de partir complètement en cacao. Et encore, il n'y a pas de buchette. Effectivement, quand il y a c'est pire. L'artiste, non, on ne voulait pas ni l'une ni l'autre. C'était Kate Bush. Ouais. Euh, je ah, ouais. un truc comme ça, mais, mais j'étais bloqué avec Madonna, là, okay, qui avait, sort de... Qui okay, avait donc explosé, euh, ré -explosé grâce à, à Stranger Things, il y a deux ans à peu près, je crois, c'était comme ça, sorti euh, oh. Oui, mais comme euh, le, le morceau comme de... Metallica, ouais. euh, c'était Master of Pets Oui, c'est ouais. ça. Metallica qui a refait des explosions d'écoute aussi euh, mmh. merci Mais, c est, c est, euh, <rire> les grosses séries américaines sur une séquence quand même assez mémorable de St. c'était quand même super cool c'est clair ce alors ce moi j'ai vu que la séquence cool. parce que j'ai pas suivi la série enfin, il faut que je reprenne là. Et et bah, je te conseille Mais personnellement je pense que c'est ma, ma saison préférée de la dernière là, qui... ben, moi j'ai vu la 1 et la 2 j'ai commencé à la mater ça m'a saoulé et du coup en fait je suis en 5 correctement la 1 est très bien très très bien la 2 est bien la 3 commence à 1 et la 4 donc il y a une espèce de regain de qualité je trouve. Je trouvais super cool et euh, très sympa à regarder. Allez, c'est parti! Égard. <rire> voilà, t'as l'autopromo, là c'est l'autopromo, Mais quel petit con celui-là. Il oui, n'y a voilà. pas Bichente, je me permets, il faut bien... Le titre, ouais, ouais, tu l'as le titre, tu peux, tu le titre, tu le titre Oh putain, euh, Bellérophone. Oui Putain, j'ai pas reconnu, hein, donc <rire> trois points dans la gueule d'un coup là. Voilà, est-ce qu'il fait qu'elle passe devant non Oh ouais, large, 6 à 8, bah c'est pas large. Ah ouais. Non, c'est pas large. Euh, effectivement, ouais, elle part, elle part, Elle part de 4, hein. Even oh me Ça va, c'était 4, 4 à 6. 6 euh... 4 à 6, elle vient de mettre 4 points d'affilée là. Non. Euh... Bah oui, ça fait 2 ça fait, si deux, deux, deux bonnes réponses. C'est toi qui t'es planté une fois aussi. Bah, je me suis planté, me et et elle vient de mettre 3 points. Ouais, ouais. Donc les voilà. euh, gars, en plus, toi, t'étais là Seb, pour l'enregistrement de ce morceau exactement là, celui-là. Oui, ah ouais, t'étais oui, là quand même. Oui, bon, oui euh... tout à fait, c'est toi qui gérais l'enregistrement ouais, son. Je me rappelle. Donc c'est toi qui as mis play quand on a joué ça. Ah ouais Putain. <rire> comme quoi dit. au Quelle final j'étais plus concentré pour mon petit taf de lumière sur le clip que Seb sur l'enregistrement si du si son si, c'est ah, vachement rassurant si, quand si, même si j'étais concentré je me rappelle j'étais dans la s'appelle la peña de Paul ouais. Euh, ouais. Voilà, à me cahier le les stage. meules hein, le castel de Paul ouais, à me cahier les meules donc je me rappelle très bien ouais, t'inquiète <rire> voilà. mais ça fait mal la chanson mais, si, mais là, on non c'est on ce le début ça m'a pas moi qui espérais faire exploser le groupe en mettant la chanson là et que j'en gens Waouh, c'est trop bien, mais même pas le temps d'écouter la première note de guitare. Merci. ⁇ Ouais, oui, parce que je n'ai pas reconnu au tout début. Moi, j'attendais le toll De toute façon, du coup, on a bien vu que Seb, il n'écoutait pas la musique de ses potes. donc ni Ship and Beer, ni Edgar Ça, c'est fait. ⁇ Si Edgar il aurait mis un peu plus loin, j'aurais reconnu, mais là, le peu qu'il y a eu, je n'ai pas... Je mets depuis le début, alors ça arrive que je mette au milieu pour des raisons de longue intro, mais généralement, je mets au début. Prochaine chanson, ça risque d'aller vite, je vous préviens. Main sur le buzzer, je vous conseille. Ok. Gojira, Asaira, oui. Asaira. <rire> C'était facile. Tu l'avais, Gwen euh, vite, Non, mais... pas aussi vite du tout. C'est Si jamais un peu plus lent. Euh, donc, euh, Mea Culpa de Gojira ou Asaira, euh, ça dépend comment, euh, comment chacun euh, l'appelle, euh, qu'ils ont composé et joué pour le, le, la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. 2024 euh, avec. Ah, j'ai plus Marina, Marina, Vi, Viotti, Viotti. Donc, je désolé. Donc, du coup, tu, tu rattrapes un petit peu ton retard, ça. bon Ah, bah, euh, égalité. égalité ah, bah, là, j'ai euh, fait un artiste titre, 3 points. Grand Ah, oui, oui c'est vrai, vrai que le pour le coup, tu as eu 3 points. Ouais. Euh, c'est parti, c'est là, ça. ça ah, peut... non, non, attends, j'étais à 6 non, et 3 points, ça fait. Ça fait 9. Ben oui, il manque un point, ouais. Oh là là, merci. Mais non, j'étais 6 et 3, 9. A priori, c'est c 3 ah oui, ouais, ouais Oui, oui, tu as raison. J'ai euh, mis que les deux points de l'artiste. Elle est très honnête. C'est bien c'est un jeu fair play. Un peu trop, ça me perdra. <rire> euh, avant que... Je crois qu'il en reste trois. Euh, la dernière fois, Gwen gagnait et elle a accepté de faire une manche, euh, une manche à nord. Euh, et, et, et, et tu as fini par gagner Seb. Ah Donc, oui? là, pour l'instant, c'est toi qui as l'avantage mais je rappelle que c'est grâce à une manche à oh, on va voir comment ça va finir aujourd'hui ok euh, celle-là peut aller peut aller à mon avis très très vite feel good Gorillaz ok trois points très très bien Gwen tu l'avais euh, j'avais pas le titre mais oui Gorillaz oui. Gorillaz en fait t'aurais trouvé aussi vite le. Oh, oui j'étais prête à buzzer euh... je, je vais vous mettre quand même le début de euh, <rire> de la de chanson et ouais pas plus Euh, donc Gorillaz effectivement Allez la prochaine Elle est Je trouve assez facile Stupéflip Oui euh, Stupéflip Stupéfiant Non bah enfin. merde C'est quoi euh... Oh merde je l'ai pas ouais, J'ai au moins euh... J'ai ouais. deux points de l'artiste T'as deux points euh... Gwen, tu l'avais Euh non je, ça, Trop c'est ça, pour ça, moi Toute première chanson Qu'ils ont sorti Je crois que c'est 2002 Quelque chose comme ça T'as assez vieux Le nom de la chanson C'est Stupéflip Ah oui, bah oui, ouais. mais je te l'accorde pas parce que. Non, ah, non j'ai dit stupéfiant, mais. Euh, parce que... Stupéfice, stupéfice, c'est un truc stupéfiant. Euh, beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix. Ouais. Voilà, c'est ça les, les paroles. La prochaine. Je sais pas, on va voir. <rire> Putain, si. Your blade sharp. Linkin Park. Linkin Park, effectivement. Et euh, c'est euh, le premier single qu'ils ont sorti et c'est euh, The um, Emptiness Machine. Effectivement. effectivement Allez, brah! Bon, ben, Seb, prends le lac. On a combien là, Seb? Euh, là, je suis de 15 17, et à 17. 17 à 8. Et Seb, loin devant. <rire> Euh, hop hop hop ça, ça sort et il en reste. Je, je viens de le poncer pendant une semaine tous les jours je me l'écoute 3-4 fois par jour. Je sais pas il est. Nadine yeah. l'a eu en tête aussi pendant un moment. Ah ouais, oh ouais, mais mais moi c'est ça mais, aussi. Du coup c est, c est, c est samedi euh, samedi je l'écoutais j'écoute un boucle, je que trouve très frustrante. Je trouve que j'ai l'impression d'avoir un, une, une édition radio complètement charcutée d'un chant original. Elle, elle me frustre énormément Et euh, moi en fait c'est la mélodie là, du refrain là, je, sais pas, je me retrouvais à ce qui flottait alors j'ai entendu 2-3 fois vite fait tu vois. Mais la, la, la, la mélodie est super cool. Le chant au milieu est très mal. Et j'étais là, mais. Euh, et du coup, je l'ai écouté vraiment, et je, euh, même avec les textes et tout. Hein, pour, et euh, Le texte, euh, il est chaud. Ah, J'ai pas du tout suivi le texte, ah, j'avoue. Ouais, ouais, il est. C'est euh, pas enjaillé, hein, en fait. Ah ouais, euh, ah ouais, non, du tout. Quoi, ça a ouais. jamais été enjaillé, C'est ce euh, ah, voilà. un truc de MO hein frère Voilà, mais. Euh, bon. Quoi, c'est pas vrai, peut-être Si. Bon. <rire> c'est la façon dont tu dis ça qui ne me plaît pas. Oh, ça va ce types c'est MO. <rire> euh, il reste une chanson. Est-ce que tu la joues euh... Genre, c'est la chanson en or Ouais. Allez, je suis bon prince. Sachant que Gwen la connaît aussi. Je pense que t'as plus tes chances que Gwen, mais je suis pas sûr. Tu vois. Ouais, sachant que je suis un diesel et que j'ai pas démarré depuis longtemps, t'as de toute façon plus tes chances. <rire> Elle sort de la sieste en plus. Avant. Ouais, c'est clair. Euh, on est parti sur la dernière chanson du Blind Test, c'est parti. Mets sur les buzzers, je vous le conseille. Gwen, vas-y. Electric Call by. Oui Voilà, ça s'est fait, <rire> torcher. Ah. j'applaudis, j'y croyais, croyais qu'à moitié. Par contre, j'avoue que j'ai même plus le titre. Euh... Euh, we got the moves. Ah oui. Tu l'avais pas assez écouté? Ouais, je l'ai pas assez écouté pour reconnaître l'intro, quoi. Mais bon, je l'ai euh, quand même pas mal pensé, et, euh, du coup, voilà, ouais. je, je l'ai un peu trop imposé, je pense. Ouais. Après, oui, ça, euh, ouais, mais euh, juste reconnaître à l'intro, non, euh, pas assez pensé. Voilà, Electric Call Boy qui, euh, qui, en vrai, ils ont deux chansons marrantes, après c'est relou, mais, mais les deux chansons marrantes sont marrantes. Euh, donc une victoire euh, de comme Gwen, une, une victoire, euh, une victoire en or pour Gwen, on va dire. Ben c'est l'inverse la ouais, dernière fois. Voilà. Donc ah, je vous considère à égalité. En fait, si, euh, si à chaque fois on fait la, comment s'appelle <rire> la dernière en or, c'est pas que la peine qu'il y en ait un des deux qui se casse le cul, suffit ah, juste de ben, gagner ben, la dernière. Quoi. Absolument. Ah, ouais. <rire> ok, je le oh, sens. T'aimes oui, oui T'as si, pas jouer toi du ah, coup. Si si, ouais. ben non, moi j'étais à fond moi. <rire> ah, pas, en Plus je les avais dès les trois premières notes Ben je vous remercie tous les deux. Seb, tu nous as conseillé. Euh, l'esprit critique merde, une chaîne euh, euh, Youtube avec pas mal d'estrées sur Instagram ouais. euh, tu nous as fait écouter le canon de Pachelbel que je, que je vais m'en aller mettre sur la playlist euh, Spotify orchestré de radio qui de qui, de orchestré par qui le canon ah de Pachelbel comment orchestré par qui le canon de Pachelbel ça je sais pas c'est moi qui l'ai trouvé mais il n'y a pas écrit il a écrit euh, Original Version il n'y a pas euh, c'est pareil j'ai cherché il n'y a pas une euh, comment dire euh, c'est pas comme euh, Mozart ou enfin Manoli, non, il a posé Bastard du coup, euh... mais en fait il n'y a pas d'orchestration il y a plein de. Oui, mais du euh, coup, c'était pour savoir si tu avais choisi une orchestration particulière. Ah non, Alain, il m'a euh, juste envoyé Le Camp de c'est moi qui. qui ouais, je euh, conseille euh, fortement Internet. la version de Herbert euh, von Karajan, qui, je pense, n'était pas une personne très sympathique en soi <rire> et un gros arriviste, mais par contre, euh, nous allons évidemment séparer l'homme de l'artiste, non pas du tout, mais orchestrer euh, très bien et fait une belle version. Puis lui, il est mort, donc du coup, maintenant, on peut y, écouter les morceaux, ça ne. <rire> c'est la règle qu'on s'impose. Putain, ça y est, le dragon est réveillé. Est-ce que. Tu Tu ne pas vu venir qu'elle a été mouchée comme ça, euh, niveau compositeur ah et, euh, et, et chef d'orchestre classique. Hein. Ah non, non, non, j'en étais pas avec ça. Je fais ça y est, le dragon s'est réveillé. Euh, Alors ah je savais qu'il connaissait, mais pas à ce point-là. Elle... Pas au point de sortir ah. le compositeur de trucs. Euh, non, ce n'est pas le, le compositeur, c'est enfin, un le, chef d'orchestre C'est ouais. un bon chef d'orchestre. Non, mais aussi. le diesel, c'est enfin, euh, enfin démarré. Là. Il est parti ouais. en mode. C'est marrant parce que tout ce qui me reste à mettre, c'est le générique de fin. Ouais. c'est que c'est quand même dommage euh, mais pour la prochaine fois peut-être euh, voilà. je ferai, <rire> commencerai ma sieste plus tôt la prochaine fois euh, donc l'esprit critique chaîne Youtube le canon de Bell, que je vais aller mettre sur, la, sur, sur notre liste Spotify moi je vous ai conseillé la horde du contrevent de 2004 par Alain Damasio euh, et puis pareil je, je vais essayer de trouver la, le, le, la bande originale sur Spotify mais je ne suis pas sûr que, que ça y soit on verra ça et, euh, et c'est tout je vous remercie Tous les deux, Gwen et Seb. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Merci à vous. À la prochaine.